Ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. reculons les peuples baïanais. Écoute la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les cerveaux se sont enfuis à temps ouvert Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas Ce sont les Africains J'insiste, je persiste Et je signe Les ennemis de l'Afrique Ce sont les Africains